50 languages conversation 2 conversation 2 D'où venez-vous? D'où venez-vous? De Bâle. De Bâle. Bâle se trouve en Suisse. Bâle se trouve en Suisse. Puis-je vous présenter monsieur Puis-je vous présenter monsieur Müller? Il est étranger. Il est étranger. Il parle plusieurs langues. Il parle plusieurs langues. Est-ce la première fois que vous êtes ici Est-ce la première fois que vous êtes ici Non, j'y étais déjà l'an dernier. Non, j'y étais déjà l'an dernier. Mais seulement pour une semaine. Mais seulement pour une semaine. Comment vous plaisez-vous chez nous Comment vous plaisez-vous chez nous Beaucoup. Les gens sont très sympathiques. Beaucoup. Les gens sont très sympathiques. Et le paysage me plaît aussi. Et le paysage me plaît aussi. Quelle est votre profession Quelle est votre profession Je suis traducteur, traductrice. Je suis traducteur, traductrice. Je traduis des livres. Je traduis des livres. Êtes-vous seul ici êtes seul ici Non, ma femme, mon mari est aussi ici. Non, ma femme, mon mari est aussi ici. Et voici mes deux enfants. Et voici mes deux enfants. Veuillez visiter notre site 3xwww.book2.de pour le livre et les textes.